Merci d'avoir gardé l'écoute quand nous sommes revenus bien vite pour continuer avec vous notre agréable programme Le Train de la Musique. Nous allons laisser un peu la vieillesse p o u r venir un peu plus en avant avec une génération un peu plus jeune. Pour cela, nous ferons recours à deux jeunes artistes qui nous charmeront dans leur duo. C'est Dalida et Serge Lama.

Qui nous interpréteront leur version de Je suis malade. Écoutons-les. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'aime même plus. Dis-toi, h r e je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin.

Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade.

Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. Tu arrives, on ne sait jamais quand, tu repars, on ne sait jamais où.

Et je suis comme un oiseau mort. Comme toi, tu dors et je suis malade. Parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. Tu m'as cidé de tous mes maux. Pourtant, moi, j'avais du talent.

私たちの夢はあなたの夢を忘れないでください。あなたの夢はあなたの夢を忘れないでくだい。

この夢のような t o u 見 mes たのです。

J'ai le c o e complètement malade Cerné de barricade Tu entends Je suis mal

Nous continuerons encore avec la jeunesse, car il faut un peu de mélange dans les choses pour donner un goût aux différents plats servis ce soir à bord du train, le train de la musique, votre programme dominical. Et comment le faire Bien simple, on invitera M. Michel d e l p e c h qui nous interpréter, interprétera, accompagné de sa guitare, sa musique qui s'appelle.

Quand j'étais chanteur, une belle mélodie et aussi le lyrique est très intéressant à écouter. Écoutons-le dans sa chanson Quand j'étais chanteur.

73 ans. Je fais de la chaise longue. Et j'ai une baby-sitter. Je traînais moins la jambe. Quand j'étais chanteur. J'avais des r o u l e s blanches. Un gros ceinturon.

s o u e r sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête quand j'étais chanteur.

À Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes, et s'est f a i c h e t e r dans l'Indre. Par tout mon fan club, j'avais une vie.

ちゃんとや s こりせ o めっ e s s e

On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger mort dernièrement.

Que reste-t-il de nos amours nous dit M. t r a n e t qui nous charme encore une fois avec son interprétation de la version. Que reste-t-il de nos amours Une voix douce, une prononciation claire, un sentiment exprimé avec tant de subtilité, un accompagnement sans reproche. Le piano ne s'est pas fait prier pour ses variations de notes. Que peut-on lui reprocher Rien.

Écoutons-le dans son interprétation de Que reste-t-il de nos amours? Ce soir,

Baiser s volé, s rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots,

Les m o t s t e n d r e s qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous a n i v r e se sont envolées. Pourquoi Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo.

Un Paysage, si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé. Bonsoir, mademoiselle Renaud.

Je vous salue et vous dis que nous sommes tous au garde à vous. Nous vous écoutons debout et bien droit. Allez-y, chantez-nous la Madelon, s'il vous plaît, mademoiselle. Nous vous écoutons.

Le Repos, le plaisir du militaire. Il est là-bas, à deux pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre. Autour lourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille. Nous les

Appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère.

Quand on lui prend la taille ou le menton, elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon, un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouvé, Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main.

La Madelon pavette en somme, lui répondit en souriant. Et pourquoi p r e n d r a j e un seul homme Quand j'aime tout un régiment, tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main. J'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun.

Il raconte une histoire, une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton. Le riz, Elle le rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon.

Après la Madeleine, bien militaire, non <rire> Ça nous fait penser à la Marseillaise.、Hein? Allons, enfants de la patrie, allons, enfants de la patrie. Ah oui, bien militaire, n'est-ce pas C'est pour cela que nous allons nous enfuir à Capri pour nous jurer de nous aimer pour l'éternité. C'était sous le soleil de l'Italie, on se regardait dans les yeux pour se jurer des je t'aime.

Qui nous faisait dire des folies. N'est-ce pas, pas mieux de s'aimer, de se donner des baisers, à n'en plus finir D'accord Allons-y, vite avec Tino r o s s i qui nous amène à Capri. Suivons-le. À Capri, on s'était juré de s'aimer pour l'éternité.

どちらありません。

On s'était juré de s'aimer pour l'éternité et pour un peu de linge étalé. On disait que les rues pavoisaient, pavoisaient pour nous et notre bonheur. Sous le ciel du printemps en fleurs, et les vieilles rues sous le soleil montaient toutes vers le ciel.

Et pour autant, il fallut b i e n parler de retour. À c a p r i on s'était juré de s'aimer pour l'éternité. Maintenant, je donnerai mon cœur pour n'avoir pas cru l'enfant rieur qui allait pieds nus dans le soir couchant.

オーセーブ toute la vie。

Tant qu'après, nous allons percer les nuages avec Patrick Lenormand. Voulez-vous le faire avec moi Allons-y, on va percer les nuages avec Patrick Lenormand. Écoutons-le.

パーフェクト、マシャン、シャンドラミ、アソノレ。

エトワルドラニュー、ディズニービアスシー、

もう一度、うん。

ラウマンペア。

Retournerons encore à la vieillesse avec Tino Rossi. Oui, on ne peut pas le laisser de côté, notre chanteur de charme, M. Tino Rossi. Voulez-vous le faire avec moi Je l'espère, car il nous apporte une mélodie tant agréable à écouter et les paroles sont si jolies. On va l'écouter dans, un, dans, dans, un, dans une chanson qui s'appelle Destin.

Destin, lorsque ta main f r a p p a t a à la porte, tu fais la pluie et le beau temps. Est-ce bien l'amour que tu m'apportes ou bien ce bonheur sans lendemain? Ça, c'est vraiment de la poésie avec、uh, M. Tino Rossi. Il nous parle de destin. et Donc, on va l'écouter maintenant dans son interprétation de destin. Allez-y, M. Rossi, on vous écoute.

l'amour Que tu m'apportes, ou bien est-ce un bonheur?

Étoiles, comme la voile au vent qui court, comme la nuit succède au jour, notre vie suit son cours. Destin, lorsque ta main frappe à la porte, destin.

Sur le chemin tu nous emportes, de jour monotone, tu fais le beau temps. Aujourd'hui l'automne, et demain le printemps.

ごめん、えっ、そうなんだ。

Nous allons vous dire bonsoir. Nous allons vous quitter car c'est l'heure de fermer le programme. Le train est arrivé à destination. On ne peut plus continuer. L'heure est arrivée. La station universitaire de l'Occident, la UDO, a vraiment pris plaisir de vous présenter ce soir sur la 820AM, amplitude modulée.

La fréquence de prédilection de tous les amoureux de la chanson française de m a r t i s Nous nous, nous enorgueillissons en vous présentant ce programme, car c'est pour nous un programme très culturel, préparé pour vous, vous tous, les amants, les amants de la, de la bonne musique. Nous vous dirons bonsoir et nous vous donnerons, donnerons rendez-vous pour dimanche prochain, encore une fois.

Sur la 820 AM, entre 8h et 9h. Et si vous avez des commentaires, nous les recevrons au numéro suivant, le 818-2025. C'est le numéro 2 à la cabine ici. Et aussi, vous pouvez écouter sur l'internet notre programme Le Train de la Musique, www.letraindelamusique.com.

Et vous pouvez enregistrer, faites ce que vous voulez avec la musique que nous vous avons apportée. Nous vous disons merci, bien le bonsoir encore une fois, et n'oubliez pas de retourner avec nous dimanche prochain sur la même fréquence, la 820 AM à 8 h du soir, dimanche, pour un programme similaire. Bonne soirée, bonne fin de semaine, bon dimanche.

Et à la semaine prochaine. Au micro, Daniel Fouchier, votre animateur, qui vous salue, vous embrasse et vous dit bonsoir. À dimanche prochain.